Bismillahir Rahmanir Rahim La aqsimu bi hadhal balad Ou nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Non, je jure par cette cité. Wa antahillu bi hadhal balad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 Wa lisanan wa shafatayn Et une langue et de lèvres Wa hadaynahu najdayn Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies Or il ne s'engage pas dans la voie difficile Wa ma adraka mal aqbahu Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug, affranchir un esclave. Ou, ou nourrir en un jour de famine. Un orphelin proche parent.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 Wa alladhina kafaroo bi ayatina hum ashabul mash'amah Alors que ceux qui ne croient pas en nos versets sont les gens de la gauche. Le feu se refermera sur eux